Salut ici Pierre-François Legendre. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balade d'Oddi Pas de problème. Ici <rire> Frédéric Barbouchi en compagnie d'Antoine Vézinat. Salut, salut, salut. <rire> salut Fred! Salut Antoine! Salut! Jean-Philippe Durand. Salut Fred! Salut Antoine! Salut Jean-Philippe! Ça va bien vous? Et Mathieu Bouillon! Salut! Oui! Mathieu Bouillon, ah. Oui, il est revenu, il est revenu, Salut, salut, Salut! Euh, alors, euh, pas de problème, aussi simple que ça, podcast où on prend vos euh, problèmes et on fournit des solutions, possibles ou impossibles, mais on en fournit. Yes! Ou yes. on, on fait juste <rire> parler de sujets... <rire> Puis on fait des constats sur la vie. C'est du méméring, hein? C'est du méméring. Méméring. Euh, mais je sais pas à quel point on a aidé les gens jusqu'à maintenant. Euh, pas tant que ça, je pense. Bon, ben bravo, continuons. <rire> Et... Euh... <rire> Non mais ça On a besoin d'aider les gens là. Je pense que j'ai envie de faire un appel, un appel à tous pour les euh, problèmes parce que là on oui. commence à avoir vu le, le sac de problèmes. Mmh. On a ramassé un peu euh, au lac. Oui oui mais c'est là c'est ça ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Ben oui c'est ça. Mais là je pense que j'ai pensé à ça cette semaine. Je me disais il y a peut-être le fait que quand c'est un problème personnel, tu l'exposer à tout le monde c'est peut-être lourd, c'est mmh, oui. pour ça qu'on a souvent des problèmes anodins euh, euh, ou comiques, euh, mais à la fois très intéressant. Mais là, je pense qu'on peut, on peut y aller dans j'ai un ami qui qui oui mmh. oui. D'ailleurs, je pense qu'on va en avoir euh, sans problème. Soir. Mais euh, donc, faites le tour de vos amis, essayez de, de regarder euh, vos amis avec euh, Les lunettes, pas de problème. Oui! Mm -hmm. ouais. C'est <rire> clair qu'on a... oh, est... Juste à l'entour de moi, ici, <rire> il y a, les il a plein de problèmes. Non, non, mais... Oh, euh... immensément oh, de problèmes. Mais euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à nous fournir des problèmes, soit sur notre page Facebook, soit par Twitter, ou soit euh, par courriel à Gmail. Pas de problème, gmail.com. Oui. et hey Fred, là, on retrouve Jean-Philippe, là, oui, cette yeah! ben oui, ben oui, retour. Euh... Quel Show. plaisir. Chou. Ah, ferme-là. Mais t'étais <rire> où pendant ce mois-là? Est-ce que t'as fait un, un voyage? Pèlerinage. Euh... J'ai fait un pèlerinage, à vrai dire. Ouais, ah, je suis allé oui. marcher en Égypte euh, très ah. longtemps. J'avais besoin de revoir certaines choses. OK. Ça a changé des affaires, dont euh, ma couleur de peau. Oui. Oui. Remarquez. Bon, ah. Et basané. <rire> <Ouais. Vraiment. rire> Mais ça a bien ben été, ouais. c'était bien le fun. J'ai fait beaucoup de jeep aussi, okay. le Rally des gazelles, euh, j'ai tout fait ça. Oui. Puis là, es avec, avec nous... Avec une chanteuse euh... populaire dont j'ai terré le nom. OK. T'es avec nous pendant quelques semaines, puis après ça, c'est Compostelle. Exactement, ouais. je fais Compostelle. <rire> Toujours avec Annie <Amazon>, <rire> Zoma. Oh, oh, oh, Dieu, oh, Dieu oh, je te dit pas oh, oh, <rire> Profitons de ta, ta belle voix euh, mélodieuse, Jean-Philippe, pour avoir Aye. le problème de cette semaine. C'est oui. juste que je chaotais celui le plus proche de l'ordi. Non je... non. <rire> les problèmes, donc voici pierre lecoulette qui nous envoie J'emménage en appart avec deux filles très sympathiques mmh. Mais j'ai peur d'y perdre ma virilité oh. Que faire? Moi voyez-vous, j'ai habité longtemps avec deux filles J'ai jamais perdu une once de virilité Oui Quand on se maquillait les ouais, toits ouais. Je les faisais d'une manière très <rire> masculine <rire> Oui Vous faisiez des, des, des tresses aussi, je pense, hein? Exactement. mais les tiennes étaient viriles. Oui, parce qu'il y avait oui. des coquillages très viriles. Ah <rire> ah, oui. Antoine habite avec deux filles. J'habite, euh, <coughs> oui, avec deux ouais, filles, ouais. un ouais. jeune homme, mais là, non, c'est plus de la colocation. Ouais. là. Euh, Colloque euh, deux filles. En fait, moi, au contraire, je pense que sa vérité va, va ouais, sortir. Ça? Monsieur, pardon, on ne parle jamais de colocation dans ce problème-là. Là. De quoi on parle? J'emménage un appart ouais. avec deux filles. Ça je peut être ces deux blondes, on ne sait jamais. On parle pas de colocation. Oui. En moi, j'emménage en appart avec deux filles. Exactement. Ça peut être ces deux. petites comme... Exactement. Oh. <rire> c'est triplex, là, c'est... Oh, c'est ouais. ouais. comme un nom comme un C'est vrai, notre Twist uh, Company, 30 ans plus tard. Oui. 3, ouais. Ouais. 25 ans plus tard. Tu non. parles de cette série de 1976 à 1984? La, la Trace Company? mais oui, bien sûr, 173 épisodes. Oh, J'ai préféré oui. les Ropers. Oui, c'était ah, les, les propriétaires. Oui, oui, oui. Ça, Alors, ben, Jack Ripper, évidemment, qui a fait partie des 173 ouais. épisodes. Mm -hmm. euh, Joyce DeWitt. Ah, oui, la, la non, loi, oui, la Brune. Janet Wood. Et sinon, il y a eu évidemment Suzanne Somers. Oui. Qui écrit encore de des livres. Début. Alors, je ne pas. Euh, oui, ouais, oh, mais c'est ça. Euh... C'est ça, mais des livres de croissance personnelle, là, des affaires complètement ouais. richardes qui ouais. valent la peine colocation <rire> ou autre, habiter oui. avec deux filles, et là, je veux pas tomber dans euh, du sexisme quelconque, non. mais c'est sûr qu'on risque de faire appel à ses aptitudes masculines. Ah, <rire> Antoine! Mais oui, mais pour vrai, euh, physiquement, non, non, oh, là, oui. là, je veux pas... Euh, le piège à Legault. Non, non, mais attendez, <rire> là, euh, déplacer un meuble, réparer une patente, oui, pogner le... les chocs électriques, il euh, y a un voleur dans la maison, euh, tu vas mm -hmm. chercher le gars. oui. Bon, oui. Et euh, même que ouais. je pense que tu as un sentiment de, de responsabilité, peut-être qu'il va naître. Euh, et au contraire, il va devenir plutôt viril. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est sûr. À... Non, mais euh, moi, je fais juste penser à mon beau-père, qui, qui a vécu longtemps avec euh, trois filles, qui sont devenues trois femmes, tu sais. Et puis, c'est une tonne de muscles. Non, non, non. Non, euh, <rire> non, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tu, tu te plais à être l'homme de la maison. Ah oui. Ouais? non? bah oui, chanson, comment? Mm -hmm. Puis il même pas défié. Tu sais, moi, mon gars, un jour, il va faire « Toi, toi, toi ». Et oui. plus vite que tu penses. Mais, ah. <rire> mais, mais... mais oui, oui, je sais. Étonnamment, ouais, ma fille fait ça, me défie déjà. Ah oh, ouais, mais, oui, non mais, mais ta fille... Là, c'est une autre génération. Tu on, on, <rire> on connaît <rire> le cube, ouais. mais oh. ta fille... Oui, le... Le, le, dé... prisme, le prisme rectangulaire. Oui, c'est ah, solide, c'est solide. Oh ouais. Ah, je la regarde, je ne sais pas si c'est d'avant ou d'arrière. Ah, plus c'est elle à... <rire> un bloc. C'est un bloc. C'est elle qui commence à déficiter les pots de confiture. Ouais, oh, elle de veut de tout faire elle-même. Puis... Mais bon, là, on ne parlera pas de ma fille ici ce soir. <rire> Vous allez tirer une larme encore. Préparer des laveuses. Elle est tellement belle. Mmh. Je suis viril. Ouais. Mais... C'est elle qui dort en chandelle là-bas. Là. Exactement. <rire> Mais c'est la notion de virilité aussi à laquelle il faut faire attention. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a des modèles de virilité... Euh, tu, tu peux faire la cuisine, tu peux être viril, tu peux décorer, euh, tu peux euh, en participer Donc, aux activités. Si tu fais la cuisine et euh... tu es viril, faut que tu ailles des tatous. Oui. Sinon, tard, ouais. mm. Ça, c'est pas... Euh... Il est moins viril. Oui, ben, des oui. des tatous ou remplacer plusieurs éléments par du bois. oui. Tu oui. tes cuillères en bois, des affaires en bois, cuir, euh, cuisiner de l'écureuil. Oui, oui, ouais, cuisiner de ouais, la, euh, la queue de castor. là. Je pense bois et tu parlais bois, de là. bracelets de bois. Les deux. Là. Aussi, Les deux, là. aussi. Le matériel, que mais, mais aussi. Hé, qu'a des jugements. Que des jugements. Que des, ju <rire> ju des cravates en bois. Des cravates ouais, ben, en non, bois. Oui, mais c'est ça, là, là, on est dans le stéréotype. Là. Il pose ouais. sa question, comment garder ma virilité. Ouais. Est-ce qu'on pourrait répondre, ben voyons, ça ne change rien, c'est toi qui décides. Je pense qu'il veut quand même des éléments de réponse. Tu voulais pas décortiquer le mot viril? Non, toi... Maintenant, il y a, a Vir, qui est désigné oui, mal. Bien sûr, wow. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça, je crois que nos d Dérivant lui-même de sanskrit, je m'étonne. étonne, wow. qui signifie signifiant héros. J'ai pas wow. eu le temps. C'est donc le héros de vie. la place. C'est ça, mon nom, c'est écrit sur sa feuille, cest à qu'à côté, j'ai hâte de le dire. Vire, Vire, Vira. Vir, Virat. Vira. la vie d'un ril. Non, mais c'est ça, c'est de... de, de, de, de... Des fois on confond euh, virilité et masculinité. Oui. Ce qui est pas la même chose. Ben je pense que tu peux. Tu peux être. Euh... On va aller ouais, voir ça. On va être avoir être des femmes viriles. Ouais. Ok, ouais. Mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais euh, bref, euh, mais je pense. Mais on peut quand même un peu associer les deux puis faire. Il veut. Il veut rester. Euh... Homme. Il veut rester homme, il veut pas se faire entraîner dans mm -hmm. ses activités fascinantes typiquement féminines. Bah, répondre à la petite voix de femme qui est à l'intérieur de lui qui fait laisse-moi sortir. Mm -hmm. Laisse ah, non, ça parle sortir. de même. Laisse pas ça sortir. <rire> non, on a tous un animal féminin qui s'est bien connu. Mm -hmm. Un animal féminin. C'est Qui, qui l'a invité? Là? La panthère! La pa Moi, ça la périche! En fait, je ne suis pas parti pour des vraies, je suis parti pour prendre un break de ma vie. Hey! C'est <rire> euh, moi la semaine prochaine! C'était merveilleux. <rire> euh, OK. Mais donc, ben écoute, il <rire> peut avoir un petit sanctuaire, euh, oui. je sais pas si un espace dans sa chambre, quelque chose. Euh, quoi de mieux qu'un peu de musculation? Par de exemple. la musculation, ça te replace euh, la hein, testo, Une là. Euh, vidéothèque euh, de films, de oh, guerre. Ah Oui! Euh, oh, oui vraiment jeux... douane. Non, mais regarde, il y a peur là, il y a peur ouais. d'être influencé, j'imagine ouais. par ces femmes-là qui risquent de prendre leur part euh, de, oui. de, de, du, du logement ah, et puis d'influencer par euh, je sais pas moi. Le man cave, moments, le man mais... cave, c'est ça Le man cave, on vont ouais. pas aller jusque -là? Ouais, ça c'est en tout cas chez les Américains, c'est très fort là le l'endroit le... dans la maison parce que là tu sais on mm -hmm. s'entend que la cuisine, ça appartient au c'est pas vraiment stéréotypé, là, mais la cuisine, ça appartient aux femmes. La salle de bain, aux femmes. C'est souvent là... la cave qui est aux hommes. Fait que c'est ça. Le man cave, c'est là où tu euh, caches ta pornographie. Tu répares ta moto. Tu répares ta moto. Oui. Mm -hmm. Tu... Euh, Paré d'égo, game de poker. Pleure en écoutant Tendre Passion. Oui! tu branche tricotée! Oui! Par <rire> la man cave! <rire> Un costume de <rire> Batman! <rire> le catalogue de Lululemon. Oui! Mm. <rire> oui! Mais pourquoi pas, plutôt, t'sais, plutôt euh, embrasser la différence. s'il y a des affaires, mettons, comme aller aux toilettes, puis faire pipi debout. Une fille ne ouais. peut pas faire ça, mm -hmm. à moins que ça, pas rien dans le bois. Mm -hmm. Fait que là, t'ouvres la porte, tu pisses debout. Tu ouais, les bains, c'est pour les filles, les douches, c'est pour les gars. Ouais. Tu pisses dans les douches douche, pisse dans la pis douche, fais-toi. Un... Yes. Ouais. tout Il a, ça. Ouais. Il y a le, le pet aussi, c'est une bonne façon d'affirmer son... Ah, le pet. ...sa, sa masculinité, Mm -hmm. Mais aussi, moi, je trouve là, que les filles, là, une façon dont elles veulent le pouvoir en colocation, c'est euh, par le contenu à la télé. Tu sais, on dirait que si la fille, elle a trop là, le contrôle de la manette, là, là, là, c'est là que tu vas te taper là, toutes les mardes là, mm -hmm. de filles. Fait que moi, là, dans toutes mes années de colocation, c'est toujours moi qui ai tenu la manette. Solide, mon gars! J'en suis sorti plus mal que jamais. Ouais, ben, ouais. Moi, tu vois, ah, ça va bien avec parce qu'elle ouais, comprend ouais. toujours pas comment ça fonctionne. Non, mais oh, il y a du cliché être... à soir non? Non, non mais attends. Ben non, mais j'embarque. C'est peut-être un cliché, mais -Bas. disons, ça a pris du temps. Là, elle est bonne. Elle est super bonne. Même qu'elle me clanche un peu en... en un, un bac, là, quand même. En bac de piton. et hey, toi, t'en as écouté de la TV, frère. Oui, moi, hé. Hey. Moi? <rire> non, mais... <rire> mais, mais euh, non, mais avoir pas aller dans l'autre sens? Aller dans l'autre sens puis complètement faire la fille. C'est-à-dire, à la maison, je me maquille, je porte des vêtements de fille. Mais c'est comme ça que tu gardes ta vérité. Attends! Là, tu réalises à quel point tes épaules sont carrées dans cette oh. petite camisole à dentelle. Mm. À quel point tes traits sont pas faits pour euh, du bleu à paupières. <rire> Ou euh, encore, euh, tu saignes pas à chaque mm. mois. Je pensais que c'était une mauvaise idée au début. La <rire> fin me rassure beaucoup. Oui. Ouais. <rire> mais pourquoi pas ouais. <rire> participer Pourquoi pas prendre le chemin de la féminité en restant viril okay. On se fait des petits cupcakes un après-midi. Mm -hmm. Mais toi, tu fais des petites têtes de mort, mm -hmm. Stone Vader. Tu oui. fais non, mais sais... <rire> cupcakes de <la> marde. Voilà, <rire> well, ouais. par exemple. Mais mm -hmm. tu y vas t'embarres dans dans temps mais en gardant ton point de vue masculin sur les choses. Tu pas peur de perdre ta vérité. Ça, c'est être vérité ouais. Ou ouais. tu invites tes colocs, peut-être que peut c'est blonde, là, à faire une journée de gars par semaine. Ah c'est ouais, ça, ça exact. Cool, ouais. Le soir, on mange un steak, puis on joue à des, jeux, à des jeux vidéo, on regarde des sports. On couche avec des filles saules. On se donne oui. des bines. On se chamaille un peu. Ça vire un peu cochon. Ça, ça vire un, peu. Ça, ça vire un peu cochon là, on se mesure la graine. solide Et là, ils n'ont pas... Tu gagnes, fastoche. L'initiation du sandwich. Ouais. Tout voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Sais, voilà, voilà, voilà. <rire> ah oui, la tranche de pain Non, arrêtez, arrêtez, ah oui, arrêtez. Oui, oui, arrêtez, oui. arrêtez. Ah ben, cool. dans le cul. Hé! Hey! Ouais. Euh, ça sent le, c est c est le personnage. Euh... Super beau, ouais. Oui, je le connais. <rire> c'est un personnage d'un gars qu'on connaît. Faire un concours celles qui sentent mauvais aussi, c'est toujours bon ouais ouais ouais correct ça c'est pas besoin de concours ouais c'est <rire> <rire> non mais au moins tu sautais les affaires là pour, mm. pour souligner le fait que tu peux arranger les choses c'est mm. d'aller jusqu'à euh, tricher là, littéralement mm -hmm. enlever les ampoules dévisser des patentes ah. débrancher ah ça marche pas ça marche pas Mathieu viens oh. m'aider ouais. « Voyons, on bouge pas, le salon est électrique. Regarde, c'est le fusible ici. Là, tu ici. fais les plus jeux comme... Ah! Là, ouais, c'est chose. Ah! Ça, marche. Mais, euh, tu sais, il y, y a des tâches ménagères qu'on fait. Hmm, parce qu'en colocation, on partage on partage hmm. les tâches, on partage tout. Mais, tu sais, il y en a quand des fois on veut pas faire. Mais si euh, Pierre-Luc les fait mal, tu sais, comme laver la vaisselle ou le ménage, par exemple, mm -hmm. peut-être qu'il va être... Ils vont faire comme, non, laisse faire ça, là, on va s'en occuper. Toi, sors les vidanges, Tipe, là, tu gardes tes tâches que Écoute tu veux. Écoute ta télé ouais. Ouais. et laisse-nous tranquilles. <rire> faut qu'il fasse sa part dans la décoration aussi. C'est souvent dans la décoration, j'ai l'impression, mm. que les, les filles ouais, beaucoup ouais. partout et tout ça. Fait que ton, lui, ton sleeping bag, au lieu des rideaux, mets-le, tu sais. Solide. Ouais. Yes, ça, euh, ça fait un très beau rideau ouais. pour un sleeping bag. Ça marche ou pas Parce que ça, les rire, filles là, ils mettent tout le temps des posters de bijoux. Oui. Ça peut se passer. C'était dans un ancien podcast, la claque en steak. La claque, la claque en steak. Vous vous rappelez hey, pas, on il y avait quelque on chose a avec fait. un steak. On est Pour être viril, 133, vous avez des coups de pense. steak dans la ouais, face. Oui, oui, oui. C'est vrai viril. Ça fait penser pas. à ça. Écoute, je vais peut-être faire ouais. un fret, mais le cycle menstruel, c'est... Non, non, mais c'est ça. Ça peut, ça peut être ça peut être très lourd. Il y a, il y a des filles qui... qui ça ne paraît même pas. Il y a d'autres filles, tu veux te tuer. Mais euh, soit ils disparaissent, ils com commence à bien connaître leur cycle, puis ils disparaissent, ou soit il les confrontent à chaque mois. Puis vraiment, là, il peut même se, se ouais. filmer en train de faire ça. Tu sais, aujourd'hui, elle, elle n'aime pas ça. Je vais la tester. Mm -hmm. Un peu jackass. Ah oui! Ça, c'est vrai. Bon, ça... ça Ça, je trouve ça rire. Oui. Mais en plus, avec le temps, les deux colocataires collo risquent d'avoir leur menstruation en même temps, les femmes. Oui, c'est un collège français. Là. Ouais, ah, une oui. bonne affaire de fait, ça. On t'éprovoque les deux. Oh oui, non, c'est clair. Génial. Là, t'es de démonté monter une mmh. contre l'autre. Mais c'est quoi être viril, frère C'est ça la question, finalement. C'est quoi, Ouais, C'est quoi? Oh! Je, je, ben mmh. moi, je pense... Du euh, <rire> UFC... Faire du UFC, ça, c'est viril. C'est extrêmement, viril. extrêmement, extrêmement viril. viril. Moi, je m'excuse, mais la moitié du temps d'un combat, sont collés un sur l'autre puis ils bougent presque pas. Ouais, c'est y a quelque chose de pas pire ici. Ont, genre la face dans la fourche de l'autre, puis là, ils donnent des petits coups, c'est cool. Il y a un peu d'homo-érotisme. C'est bon, ça, attendez, comme <rire> définition. Là. La virilité renverrait plus au côté mâle, animal de l'homme et la masculinité à son aspect plus civilisé. Ah. La virilité, c'est vraiment plus okay. l'aspect right. sexuel de l'affaire, tandis que masculinité, que... c'est plus... Un nid. Un... Ouais. Un nid dans sa chambre, un, un terrier. Oui, euh... exact, la terre. Euh... Oui, tu sais. Ouais. Ah, c'est la chambre de ton coloc, ça? Il n'y a pas de lit? Non, ouais. il y a juste un trou. Oui. <rire> c'est drôle, il, il, je suis tellement viril, là. Tu sais, qu'il vire complètement gay. Quand on ouais. se pogne un gars, c'est la l'affaire la plus virile au monde. Deux ah, gars. Ouais. <rire> qui, juste... ah, ouais. Chris Virile, ça c'est deux gars ensemble. Tu sais. C'est ouais. rien de plus, rien de plus pas Non, pas mais il y a, a l'idée dans la réalité de. de, de... de... <rire> je ne veux pas, je veux pas vous arrêter dans votre élan. Il <rire> -y. y a l'idée de la procréation dans la oh, Oui, oui, oui, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Avec ça. deux gars, c'est plus difficile. Euh, bien sûr. Mais non, tu ramènes des filles. Mais non, mais tu te pognes eux autres. Une cachette qui vire mal, là, une activité. Là. Ah ouais, là, ben si ouais. tu pognes ces filles-là, là, je pense que ta vérité va être euh, réconfortée. Ouais, au sommet, là. Ah, un gros frère tu là. Ça vient le père, tu sais. Là. Ah oui. Les deux, en... des deux ouais. sont enceintes. Ouais. Peut-être juste euh, masturber souvent devant eux? Ouais. De ouais. <rire> hey, moi, je me sentais mal de dire leur tirer les cheveux. <rire> Pendant que tu te masturbes? c'est comme cheveux. les traînés par les cheveux. Là, comme t'sais. les hommes des cavernes. Comme les hommes des cavernes. Ça reste de les surprendre. Oui, un peu. Garde, oh, Salut. Je, hey! je, je, dis pas, je dis pas que c'est que des bonnes solutions que je sors. Non, on lance des pistes, là. On lance, on lance des, des pistes. pistes. pistes. Ouais. Peut-être pour mieux, ouais. sais, trouver... Mais c'est clair que de pogner les deux filles, tu fais « Hey, moi, je suis T'es le roi ouais. de la montagne. Ouais. Ouais. C'est clair. Ouais, je... Très, très gentleman, ouais. c'est ouais. Non, non, mais tu ou, oui, c'est ça, ou, euh, elles sont en train de se changer dans sa la salle de bain, mmh, ou, la porte, bing! Bing quoi? Bing, bing! parac. Alors, ensuite, you've been handsome C'est C'était il. Viol, je comprends pas ce que tu me suis C'est des là? amis. Non, non, mais attends. <laughs> <laughs> ok, ça veut pas une forme de viol. <laughs> ça le sait pas, c'est pas un viol. Ouais. Ça le sait pas. Peut-être, tu sais. Mais ça, sera ça, sera ça, sera cour, ça sera à la ça sera cour ça sera à la cour, la cour de tricier à dormir dur votre honneur Pourquoi pas? Pour peu, il pourrait pas payer un petit peu plus que ces deux colocs par mois tu sais mmh, Ah c'est pas bon le dessus c'est c'est pas écouter les choses je m'en occupe Ouais Ouais ouais ouais ouais Ah c'est dégalage J'embarque? Jambarc Oh tu lui achètes des du linge puis des bijoux tu tu achètes des sous-vêtements des ce je pensais à vous en dentelle Ou tu loues cadeau. complètement la porte puis tu leur sous-loues leur chambre pour fait dominer fort. le ah Ouais, tu, hey, ouais. ouais. Que tu crées la schicane entre les deux. Cette ouais. semaine, il falloir changer de chambre parce qu'elle, elle, veut la tienne parce qu'elle est plus grande, puis elle paye un petit peu plus. Oui. <rire> tu comprends Tu comprends pas. Ouais. On pas parlé Tu parlé à la de leur porte, comme un chien. <rire> oui. c'est à toi. <rire> J'allais dire on n'a pas parlé de la barbe aussi. Tu sais, qui mm -hmm. est quand même, tu sais, la Absolument. pilosité, tout ça. la pilosité, même, les odeurs, tu en parlais tout odeurs, à l'heure. Odeurs, oui, vraiment. Tu sais, se cracher dans la bouche. Euh, des moyen d'avoir l'air tough. Ouais. On a, tu sais, on, on habitait ensemble, Antoine. Des balafres, des blessures, On n'a jamais fait ça. C'est euh, clairement moi. C'est toi? ouais J'y mettais Antoine était la ah. ch... Ah. Oh. Antoine était la chacha. Ah, la chacha, et la chachie. Chacha, t'es ah, chacha. Créer, créer, entre les filles, une chicane, par rapport à toi. ouais ouais ouais qu'elle vient de voir, tout ça, mais, oui, mais là c'est sûr que là t'es t'es es réconforté, Adouane, t es, t es, les filles, les filles. T'as eu besoin de te forcer pour faire ça Non monsieur, c'est <rire> malgré moi. Non, les non. Filles, Ah ouais, il y en a eu des affaires pour moi, hein Ah oui. Où Où oh. ah, oui. La jouer vraiment fin renard et leur faire à croire qu'elle décide tout quand dans le oh, fond, c'est lui pas qui pas est manipule. C'est il comme. Ah. C'est une amie? bonne idée, ça, Shirley. Oh. Ouais. C'est quoi les noms de comme Penny? Ben, je sais les, les, les Jack, les amis, le gars, c'est 40 ouais. secondes. secondes. Bon, en tout cas. Ouais. Mais euh, ça aurait été bon, là. Mm -hmm. ouais, Mais ouais. c'est souvent, les, les, les hommes les plus virils sont ceux qui ont vraiment pas peur de l'homosexualité. Quoi? Ouais. Tu sais, Parce qu'il semble-t-il que c'est une espèce de cachette que de dire qu'on est homophobe ou quoi que ce soit. Jack Chappell? Oh, Antoine, je disais quelque chose. Janet Wood. Veux-tu bien fermer ta gueule? Chris, <rire> Sinon. Ouais, oh, Janet et Chrissy. Des, des combats. <rire> Larry <rire> Dance. Ok, c'est bon. Ralph Furley. C'est correct, Mr. Furley. Terry Alden, qui a oh. fait d'autres épisodes, donc ah. qui a remplacé... Ouais, euh, ouais, mm -hmm. c'est l'autre blonde. Mm -hmm. Ellen Roper. Ok, c'est ça. Roper. Oh, J'en fais des palettes. C'est dit, sinon, là. La... Bon, mais c'est pour prouver sa virilité, il peut mettre des vêtements un peu féminins, justement. Mm -hmm. un tu sais, ouais. kilt... Mais quand j'ai commencé ça, tantôt, t'étais contre? Non, c'est que la fin est devenue d'autres choses. Ouais, mais non, oui, mais ça va tous les mois. Ouais, mais espèce d'affaire que si t'es en confiance. Comment? C'est pas très viril d'avoir peur mm. de perdre sa vérité. C'est vrai. Mais... Mm -hmm. Si t'es en confiance, tu es là, t'embrasses ça, tu, tu vis ça. Oui. Tu mm. Moi, mm. je suis un homme à travers tout ça. Ouais. Relax! Joue la est-ce qu'en habitant avec des souris, tu deviens un rongeur? Ben, ça dépend, si les souris <rire> décident de tout, tu dors dans, dans, dans de la sueur de bois, puis tu, tu bois dans une paille accrochée au mur, ah, tu deviens pas... Ben t'es bien traité! Oui, mais, de tu, mais, tu, mais tu vis comme... <rire> oui. Alors là, tu t'imposes rien, ben c'est ça, là, Je pense qu'on peut aller encore plus loin dans cette... Toi, es déguisé en rose, c'est euh, ça, là, tu capotes, ben, là. Là. Tu fais des petites, petites trottes ouais. rondes... Oui, c'est ça, là... Tu essaies de dans de bois... Oui, C est, c est, c est tu viril. manges ton premier nez. Ouais. Sinon, euh... parce qu'il n'était pas assez fort. C'est un nom qui n'a pas d'allure. Tu du temps. Oui. Euh, vous vous rappelez de... <rire> Plouki. C'est ça. <rire> je veux dire, vous vous rappelez de Samson, hein, aussi, dont la force virile était concentrée dans les cheveux. Mmh. On mmh. aurait d'avoir un... ouais, des cheveux sais. très luxuriants. Long, ouais. Ça, c'est euh... très viril. C'est un beau blond. blond. On oui. oui. se préparer. Est là, chaque jour, à fond. Mais qu'est-ce que tu fais tes cheveux? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est là En écoutant. Des oeufs. C'est des oeufs. Je mets des bon, oeufs. Mais pour moi, il y a des lieux communs oui. où on peut être et viril et féminin. Mm -hmm. euh, certaines séries Comme... télé qui sont appréciées des deux. Oui, genre le, le tennis. Le euh, trône de fer, c'est la moitié des filles qui écoutent ça. Game, Game of Thrones. Game okay. of Thrones. Okay. Ah. Ouais, ouais, ouais. Euh, un Par gars, exemple. une fille. Non, ça c'est une fille. Un ouais. gars, une fille, ouais. <rire> c'est clairement pour les deux sexes. Ça. Mm -hmm. Ouais, peut-être en 90. Tu sais combien, ouais. combien de gars, tu sais, regardé Sylvie Léonard en se disant ça, c'est une vraie femme. Dire, huit. Huit. Ouais. <rire> Il y en a pas, ok. <rire> OK, c'est pas une bonne idée, c'est pas non. une bonne idée là chez moi. Non non non non non mais non euh, mais Ah mais tu sais cuisiner là, tu as un Cuisiner J'avoue, tennis. Tennis, mais, ça, mais de tout quoi, ça, tu fais quoi Non, chez un homme, on est ensemble, on partage ces activités là, on n'a pas de Mais de faire des concours de tu sais comme la bouffe par exemple là. Mm -hmm. Tu sais mm -hmm. chacun se donne une soirée de bouffe mais dans ta tête, tu fais moi il faut que j'ai top tout le temps. Ça c'est très concours c'est gars là. C'est très gars, tu toujours en compétition. J'avoue. Faire des tirs au poignet avec la bouffe que tu cuisines. T'sais. ouais Faire des petits tableaux, savoir si gagner gagné contre la bouffe que tu cuisines. c'est bon. Oui. Très bon. Très bon. On a des, petits tableaux, des petits tableaux pour comptabiliser. Euh... Oui. Les ouais. prédiels. Mm. C'est gars. C'est gars, <rire> Predzel! Ben, tu sais, une gugus salut. Ouais. Le gros, le gros, là. ah ouais Le gros, oh oui, le là. Ça, c'est gars. Ouais. Ouais. Tu fais des sandwichs. Tu fais des sandwichs avec les prédiels. Yes, ça. gros. Mais du ballonné, du fromage, c'est un sandwich, statement, un viril. Oui. tu vois juste la oui. sandwich, tu fais ça, c'est un gars qui mange ça, il doit avoir les cheveux longs, bouclés, avec beaucoup de volume. Mais oui. c'est aussi ouais. gars les près que des sun chips. L'argent, c'est l'argent. Si euh, tu fais Hey euh, j'ai acheté telle affaire, vous me devez chacun Tu sais tout le temps être sur euh, comme Hey toi tu dois ça, toi tu me dois ça pis... Non moi je sais plus si tu payes là ton rouleau de 100$, sans ça ah, ouais, je paye ouais. j'ai payé Ah oh, ouais non mais tu oui, ne Tu respectes pas les la... règles en tout cas Ouais ok Hey on, on s'est divisé ouais. le frigidaire en trois là tu Ah oh, oui Tabarnak, okay. check-moi bien allez, <rire> frigidaire en <rire> trois, <rire> hey! Check moi je mets mes ouais. affaires partout puisque je les mes affaires Il faut que, que je garde ma jambe de, de, de biche, biche au froid. J'ai du steak d'orignal. J'ai un combat demain avec <rire> ma bouffe. Je m'entraîne. C'est 2 à coq. zéro pour ma bouffe. Tu organises des combats de coq dans le salon? Oui. Ça, c'est gars. Euh, Ça, c'est gars. <rire> un petit casino clandestin dans le champ. Oui. Euh, Ça va trop loin. Est-ce qu'il y a comme des lectures qui, qui, qui sont viriles? Moi, j'ai toujours trouvé que l'auteur Rudyard Kipling avait un regard sur la masculinité qui était intéressant. Ah oui. Mettons, Rudyard a-t-il d'autres choses, mettons? Les comic books. des comic books. Les Guides Lotto. Hey, Nick Hornby, ouais. l'auteur le, le plus populaire. Ah oui, OK. De uh, gars. Oui. Des excellents livres, là. très, très bons. Tu parles beaucoup de soccer, quand il ne touche pas des tant euh, Des magazines de geeks. Wired, tout ouais. ça. Ouais, exact. Le GQ, France. si tu masculin, lire ça? Oui. C'est masculin. Oui, oh, oui, c'est masculin. moderne. La semaine. La semaine. <rire> Contrairement au 7 jours. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Euh, Harry Potter. C'est un gars. Non, c'est parce que tu sais, les filles l'ont déjà toutes lu. Ah oui. Ouais, là, toi, t'es vraiment en retard, c'est un gars. T'es de lire ça, c'est excellent. Ouais. Euh, ah, c'est bon. Ouais, si cette elle pouvait le faire au cinéma. Ouais. On avouer <rire> que t'es un peu ému en écoutant... Si seulement elle pouvait gâcher ça en 7 au cinéma. <rire> l'aveu aussi, l'aveu de faire. Moi, je pleure, des fois. Ouais, ouais, ouais. Comme Dan Bigras fait tout le temps, là. Oui, Pis, je, je pleure. Il virait viril dans ta varance, Il virait. fait des voix de S « Dodgerat ». Journal de Montréal. Sur Twitter, prenez une gorgée. Oui. Euh, Jean-Maxime, que tu connais, je pense, Mathieu? Oui. Jean-Maxime Lévesque de Rimouski. Bien oui, bien sûr. Garnir sa cuisine de peau difficiles à ouvrir. On en a parlé un peu. Oui, petit bon. Petit. Bon, belle idée. Cornichons, confiture. Peut-être aller les faire serrer, les faire visser à quincaillerie. Oui. C'est drôle, ça. Tu sais, à la limite, ils sont un peu craqués parce qu'il y a trop de Trop vissé, là. Trop Pas des bombés, le maçon, là. Puis là, t'es plus viril parce que plus personne n'est capable de les ouvrir. Toi non plus des capable. Mais non, mais t'as obligé de les casser avec tes outils, là, c'est encore plus viril. Ouais, tu t'achètes des outils, c'est clair, un petit bandit, là. Ouais. Ouais. Dans huit là. il faut ton atelier. Trouver des solutions. Ça, euh, c'est des. Ouais. Ça, oui, avoir un podcast. Un mode solution. Ouais. Non, non, pas ça va avoir podcast, mais tu sais, tu sais, les problèmes. Tu vas me dire on est problème. Non, on est, on est très vieux. Ok. Mais tu sais, face à un problème. Ça y prend une bonne voix aussi. Oui. Mm -hmm. Oui. Ouais. I will kill you. Un bon exemple. I will kill you. <rire> um... <rire> <rire> hey, moi j'allais dire, j'ai une foule bonne idée. Full viril, c'est d'acheter des objets plus petits que, mais tu sais, à peine plus petits que ça paraisse, pas tant, mais que tes <rire> mains aient l'air beaucoup plus grosses à côté, <rire> mettons, d'une coupe de vin, ouais, très très bon. ça, de, ça. Ouais. tu sais, ou d'une fourchette, tu sais. Il faut que tu sauras tes affaires, parce que quand les filles vont les prendre, on va faire « Hey! » Mais non, mais t'as l'acheté un plus gros, puis tu switches! Ouais, oui. Quand nice il y a ça, on a l'air de pasteur. Il ça, un verre dans ta main. Quand <rire> verre ta main Excuse -moi, oui. Ah, je l'ai trop griffé. Ah, j'ai trois trop griffé. Ah, mangez, mangez. Ah oui. Les trucs à oui. euh, sucre, tu sais, des des verres en sucre, là, qu'on pète. Comme oui, c'est moi, là. Oui. Une oui. <rire> fois que tu as bu ta bière, <rire> p'ch, oui. ça pète, ça pète. Grosse bière, bière, là, qui, tu sais, là, mais grosses bières Ouais, ouais, hum, ouais. On ouais. a des cornets gonflés. Ouais. oh oui. Mais il y a des phrases aussi, bon. des phrases passent partout viriles, du mm. genre « je connais pas ma force », tu sais, ou des ouais, affaires de ouais. mêmes ouais, ouais. Ou euh... Le ouais. premier genre que j'ai eu, Ouais, <rire> eu. Ah. le premier genre Le sais-tu, <rire> toi? Ah non, ça se passe-partout. Oui! Ah, ah! C'est pas ah! pas ah! moins virile. Viril. <rire> Quand t'avais perdu sa celtuc. Ah, oh, là, Quoi que Passe-Montagne est quand même un modèle masculin, tu sais. C'est très vrai. Ben oui, est il habitait avec vivant. deux filles, je trouve qu'il s'en sentait. Ouais. Hey, C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Donc, euh... il y avait sa bitch, André. <rire> il y avait <Ça rire> sa bitch, André. <rire> C'est le... Il était chumé avec le pimp Fardoche. Ouais, ouais. exact. Il a crochet à la bouche à Julie, aussi. <rire> hey, <voyons> donc, toi. <rire> ouais. Pourquoi tu penses qu'il avait mal à la gorge? Oui. Hey, pour moi, il fumé du bon. Bon. Ah! Ah, C'est que ça te rendait dégueulasse. Euh... Euh, hey, vos euh... solutions préférées, messieurs? Se crasser ta barnaque. Comme s'il n'y avait pas de le lendemain. Pas le Ouais, ouais j'embarque. Blue balls all the time. Ah, pas le choix. Sinon, le du de... Duraboline aussi. C'est quoi ça? Nouveau stéroïde à la mode. Mais non, mais moi, j'aime bien euh, ta solution, Mathieu, d'avoir des objets un petit peu petits. Ouais, c'est drôle. Oui. Pour donner l'impression qu'on est euh, plus gros, ouais. plus... Géant. Euh, euh, un... Être maladroit par sa force, euh, c'est une bonne affaire. Ouais, ouais, Je ouais. rajouterais aussi remplir de poils euh, le savon. Mmh. Ah oui, le ouais. ball. Ça, euh, un truc, c'est oui. le passer d'un ray à la fin. <rire> ta ray est si poilu que ça. Parce qu'il y a le pubis qui offre des options. C'est difficile. <rire> ouais. C'est tellement j'ai de la misère. À... Non, OK. Alors euh... hey, c'est euh, ce podcast là est <rire> parfait. Ce, ce, qui est, ouais. ce qui est magique c'est des fois c'est que ma, ma blonde écoute nos podcasts mais tu sais comme un mois en retard ou deux mois puis là elle revient <rire> avec ça puis c'est super. Oui. Fait que je, je la salue, je t'embrasse. Yes, oh. et s'il y a des gens qui écoutent ça euh, puis qui seraient intéressés à développer un projet de radio avec nous, grand public. Ben oui. <rire> On est partant. <rire> ça marchera pas. OK. <rire> Il y a le concours du t-shirt d'Antoine qui bat son plein. Ah oui, ça va bien, là, ça, ça branse. et hey, frère, as-tu commis une... As -tu une coquille dans ton affaire? Écoute, l'autocorrecteur, je voulais écrire « podophile <rire> ». L'autocorrecteur, mais « pédophile ah, ». Mais Ben, j'ai réenvoyé le, le message. Oui, oui mais parce que mais quand, euh, quand même. Oui, <coughs> euh... ouais, c'est embêtant. C'est drôle, c'est drôle pour, nos, euh... pour euh, nos ouais, nous, nous, nos pédophiles mm -hmm. mais... Euh... Mais tu sais, ça donne un mauvais nom au PDF. <rire> Mais euh, cela dit, euh, on, a, on a le concours aussi Comment changer le monde pour le mieux avec le oui, moins fort oui. possible. Mais mm -hmm. dans les deux cas, j'offre le manuscrit hein? Oh. Oh. Oh. dédicacé. Euh, pour euh, le, le, le concours euh, « Changer le monde pour le mieux euh, avec le moins d'efforts », il y a le t-shirt de « Pas de problème, première génération, un small de fille yes. ». Ça, c'est le prix, ça. C'est nice. un des prix. On va, de va on va lui aussi leur donner, euh, lui de, ou elle, euh, lui donner un t-shirt euh, <rire> euh, ouais, euh, du concours de design. De nouveau, ouais, bien ouais. oui, bien euh, sûr. Ah, je m'éloigne, je m'accote dans mon divan. Oui. Tandis que euh, pour le concours de t-shirt, la personne va recevoir quatre t-shirts de son de son son, son son propre design, de l'embrotir, l'offrir. Il va aussi voir son design imprimé par Mr. Dress Up. Hey, merci, Mister Dress Up. Allez voir ça, uh, Mr. Dress Up.com, c'est Up. euh, bien, bien fun, c'est bien beau. Ouais. Puis euh, peut-être euh, d'autres... Euh, peut-être des v dollars. De oh 10 wow. ah, ah, dollars Oui, monsieur. Il m'en reste 12. On me dit que ça vaut plus rien. On me dit que ça vaut même pas un euh, barboubidou. T'es mal informé, frère. Tu regarderas le cours du vési dollar. Euh, ça monte en flèche. Ah oui? Ouais oui, oui. Ouais. J'aimerais ça avoir ma monnaie moi aussi. Alors ouais. euh, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur internet euh, et. Euh, et. Euh, ben, je sais que vous vous êtes peut-être pas. Président. Euh, sur Twitter, mais je vous invite à me suivre moi. Oui. Arabas. Je te ben, toi suis, aussi, toi aussi. C'est quoi euh, Arabas? Euh, C'est <rire> tellement là. J'ai suivi Duran, je pense. J'allais de deux Duran. Voilà. Donc euh... pour ces euh, regards, c'est assez c'est À ce cadat, j'ai un statut aux trois mois. Oui, ça s'appelle un tweet. Euh... Pardon. Un casse. Un casse. <rire> <'est> un... <rire> un... <non? rire> <Un rire> voilà. Et hey, voilà. Non mais abonnez-vous à Dan Bigron, lui y en a plein. Oui. High5 coréen sur iTunes, ouais, ouais Là-dessus, Antoine? Vous avez un problème? Nous avons un podcast viril.